Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans la b e l Rock. Bienvenue sur le 89-4, 18h01. Sébastien Iyas s pour vous accompagner au cours de ces deux prochaines heures. Et oui, la b e l Rock de retour après une petite pause. C'est quasi la trêve de, de printemps, on va dire, puisqu'on a respecté les ponts et on a rechargé les batteries. On en a profité aussi pour écouter plein, plein, plein de disques parce qu'on commençait à être un petit peu submergé, on va dire comme ça.、Euh, en face de moi dans le studio, la charmante petite voix anglaise de cette émission. Je vais nommer Sarah, Sarah b o r d e Bonsoir. Hello. Comment vas-tu Ça va très bien et toi Ah, écoute, ça fait plaisir de, de, de t'avoir à nouveau à la radio. Hein, ah, bah même, tu、hein. vois. Et puis ça fait plaisir de vous retrouver comme chaque dimanche. Les ponts sont passés.、Hein. Il y en、mais、a un、ouais. autre qui arrive、euh, dimanche prochain. prochain. Mais on, on, on sera p r é s e n t Qu'est-ce que t'en penses、ouais, Je crois, bon, on verra、hein、bien, mais、ouais. je crois que si. Bon,、hein、très bien.、Euh, beaucoup de choses au niveau de ce programme ce soir. Beaucoup de, de nouveautés, hein, comme vous pouvez vous l'imaginer. On va d'ailleurs commencer avec une nouveauté. Tiens, on va rester du côté de, de l'Angleterre, Sarah. 4、oui. jours. Jeunes anglais、mm -hmm. qui viennent de Eastbourne, c'est situé sur,、euh, ouais, sur la côte anglaise, un groupe qui s'appelle The Light Greats. Euh, nouveau single, hein, Sarah. Nouvelle single, oui, qui s'appelle Destroy My Brain, qui va sortir cette semaine、euh, sur le label Izumi Records.、Ouais, c'est un tout nouveau groupe anglais,、tout、un、nouveau. groupe euh, très euh, influencé hein, par le rock indépendant américain, notamment. On pense à des groupes comme、euh, les Pixies, s p i v e m a n Sonic Youth, mais Ooh, quand même avec、oh. le petit côté pop anglais. Alors évidemment, quand on cite des influences comme ça, et ben, en général, le résultat est plutôt positif, <rire> plutôt satisfaisant.、Euh, c'est chouette, c'est frais et en plus, c'est disponible des. À présent en téléchargement sur leur site MySpace, on s'écoute ça tout de suite. Ça s'appelle donc Sarah. e t e a t s e s les... t r o y my b a i n Et bah c'est parti dans la bedrock. Destroy my brain, destroy my hope, you won't let this world light、like、you up a ball, l i g h you up a ball, l i g h you up a hope, you won't inside, let this world l i g h you all again, l i g h you all again, l i g h you all again, l i g h you a i l l again, l i g h you a i l l again These hands will cover ears, as we start to sing These hands will cover ears, will cover d e s time hope you won't let this world Like you ever fall, like you ever fall Like you will, I hope you won't let this world Like you will again, like you will again Like you will again, like you will again, like you will again These hands will cover our ears as we start to sing I hope you won't let this world destroy my brain, destroy my brain, destroy my hope. You won't let this world like you ever fall, like you ever fall, like you ever fall. On vous le disait, grosse influence Pixies hein, sur ce nouveau groupe,、euh, groupe qui s'appelle The Late Greats dans Label Rock sur le 894. Comme chaque dimanche, Destroy My Brain, c'est donc le titre de ce single tiré d'un tout premier album hein,、oui. qui s'appelle Life Without Balloons.、Oh, triste. p a Que? Bah, une vis en ballon. Ah oui, une vis en ballon.、Ouais, c'est pas possible ça, une <rire> vis en ballon. Il faut des ballons. Comment、hein. les enfants vont faire? Exactement. En tout、euh. cas, eux, ils se débrouillent bien. C'est chouette, c'est frais, on vous le disait. C'est disponible hein, en télécharge... téléchargement ouais, sur le site MySpace hein, de l a t e g r e a t s Encore une fois, si vous allez sur www.virginradio1.fr, le site du 894, vous retrouvez un petit onglet en haut marqué Label Rock. Vous cliquez dessus et chaque semaine, vous pouvez non seulement découvrir la playlist en Intégralité avec、uhum. les liens pour aller acheter et puis dépenser un petit peu d'argent comme ça. Et puis vous pouvez en profiter pour écouter chaque émission. Voilà, ça、ah. c'est la, la, la, la magie de, de l'internet. Ah, mais c'est cool.、Hein. Beaucoup de nouveautés dans la Belle Rock ce soir. t i e n s on va laisser l'Angleterre pendant quelques minutes. Dans un instant, on vous parlera de l'événement du côté de Lyon. La semaine prochaine,、mmh. c'est évidemment、euh, nouvelle édition des nuits sonores avec、euh, illustration musicale à l'appui, s'il vous plaît, un petit peu plus tard dans ce programme. Dans, allez, on va dire dans deux disques, juste le temps de se caler. Deux deux Autres nouveautés,、des、une autres. qui nous vient de Suède et une autre qui vient de France, tout simplement. Vive、euh, la France! Ouais, vive la France! Un groupe qui s'appelle Porcelaine, fondé en 2001 dans la campagne normande, c'est pas si loin de, de pas chez très toi, p a non, non, non, non, non.、Euh, un groupe qui a été révélation des printemps de Bourges, d'ailleurs, la même année, hein, soit en 2001. Ils ont sorti un premier album en 2002, puis un deuxième album en 2005. Et là, le groupe Porcelaine de retour avec leur troisième album, un album qui s'appelle Adios Betty, sorti la semaine dernière sur un label qu'on aime bien qui s'appelle Drunk Dog. Ouf! Lady Down in your old office, we don't have time, we still can make it. Well above a strange vibration. All the mess and all the conversations all coming out. All coming out. are coming up, are coming up, bell shouting up. shouting out e aside p J'espère que vous êtes tranquillement installés où que vous soyez et vous passez un bon moment en notre compagnie. Ça va durer comme ça pendant encore 1 h 4 5 Donc,、wow. profitez-en. C'est la belle rock comme chaque dimanche sur le 89.4 avec Sébastien et Sarah. Nouveauté、Coucou. française pour commencer donc porcelaine Walk Me Back. On vous rappelle que le troisième album est sorti la semaine dernière. Sur, très bon anglais.、Euh, ouais, très bon anglais.、Euh, c'est normal,、hein. ils viennent de Normandie, c'est pas ouais, si loin pas que ça. i s sont pas très loin. Ils ont fait quelques stages du côté de, de l'Angleterre, <rire> donc tout se passe bien. Troisième album qui s'appelle donc Adios Betty. Et puis à l'instant, une voix pop, Une voix suédoise. Nouveau single pour un groupe qui s'appelle Sad Day for Puppets. Le single sort demain.、Euh, c'est un single hein, tiré de leur premier album qui s'appelle Unknown Colors, qui lui va sortir le. Le Premier 1er juin, voilà, il faudra attendre un petit peu pour、euh, l'album.、Oh, Tout ça disponible donc sur le label anglais qui s'appelle Sonic Cafe Roll. Encore,、euh, encore une fois,、hein. si vous allez sur v i r g i n r a d i o r o n e f r vous cliquez sur Label Rock et vous retrouverez l'intégralité de tous les morceaux diffusés dans cette émission. Ce qui est plutôt、euh, sympathique et plutôt、euh, bah, ça, ça, ça facilite hein, pour aller acheter、euh, les morceaux et ouais, aller directement sur les、uh, sites MySpace. Il y a beaucoup, beaucoup de, de liens, vous allez voir, où vous pouvez passer des, des heures à vous amuser. Il、voilà. y a des noms qu'on donne des fois qui sont difficiles. À savoir. Exactement.、Voilà. pas toujours le temps de, de pouvoir noter、euh, ce qu'on écoute.、Euh, ouais, c'est normal, c'est comme ça. C'est、euh, un outil. Exactement. Un bel outil que <rire> ce blog.、Ouais. L'événement de la semaine, c'est sans conteste une nouvelle édition du festival Les Nuits Sonores à Lyon. Alors cette année, c'est du lourd, kicking, hein, encore une hein, fois.、Euh, ça commence ce mercredi 20 mai avec trois scènes. Ça va se dérouler au marché Guerre. on va vous va、euh, Impossible de donner tous les noms, mais en gros, on vous a fait une petite sélection. C'est difficile hein, parce que c'est que des têtes d'affiche.、Ah, c'est、euh, énorme. On commence ce mercredi, donc 20 mai au marché guerre. Sur la scène numéro 1, on va retrouver un des précurseurs de la, dé, la techno de Détroit avec Carl Craig.、Euh, cool. On va aussi trouver Radio Slave et aussi Josh Wink. Énorme là aussi. Et la tête d'affiche, sans conteste, c'est monsieur Laurent Garnier qui、et、sera là. Il fait là. Son live. Voilà, il sera donc là pour vous présenter son nouvel album. On y revient dans quelques instants.、Mmh. Hein, comme vous pouvez vous, vous en. Douter.、Euh, Laurent Garnier, donc sur la scène 1, Sarah, on continue avec、euh, la scène 2. Là aussi, c'est du lourd. Ah, bah, c'est du lourd.、Hein. Nous avons、euh, François Véraud. Lyonnais d'adoption.、Ouais. Voilà. Matmos, qu'on avait passé il n'y a pas longtemps. Psychic、euh, TV3. Et These New Puritans. Voilà. Et comme oui, si ce n'était pas assez, on、ouais. vous rajoute une scène numéro 3. Allez. Ça, c'est les Nuits Sommers. Il、sonore. faut qu'on se clone. Hein,、ah、ouais, les Nuits Sommers à Lyon.、Ah. C'est tout au même endroit. C'est au marché guerre. Hein, bah, donc il n'y a、va. aucun souci. On peut passer de scène à scène.、Cool. Euh, de quoi passer une excellente soirée. Scène 3, donc soirée spéciale à un label qu'on aime bien. C'est le label d'Agoria. Le label Infine, qui est donc invité avec une carte blanche cette année. On va retrouver 1, 2, 3, 4, 5 artistes de ce label: a r a n d e l Rhône. Clara Moto, d a n t o n e e p r o m et évidemment、euh, le petit génie français Agoria qui sera là. Voilà,、euh, toutes les infos, hein, on va vous en parler de ce festival tout au long de ces deux heures, mais sachez que vous pourrez retrouver toutes les infos avec les timings, les tarifs d'accès, etc. C'est sur www.nuit au pluriel-sonores.com. Voilà, et puisqu'on parle de cette soirée d'ouverture mercredi,、euh, une carte blanche au label donc i n f a n t e r e Et b e n on va en profiter pour、euh, écouter un extrait du premier album de, du Parisien qui s'appelle r h o n e L'album s'appelle Spanish Breakfast, il est sorti depuis début mars et c'est tout simplement ce qu'on appelle une tuerie, une, une tuerie. bombe. Voilà, allez, allez, on s'écoute ça, lance, Sarah. On lance, Ça s'appelle Ayahama avec l'écho, ça serait pas mal. a y a m a Ayama. y a m a C'est une tuerie. L'artiste parisien qui s'appelle Rhône. L'album s'appelle Spanish Breakfast. Il sera en live donc aux nuits sonores de Lyon ce mercredi sur la scène 3. Autrement, en même temps sur la scène 1, il faudra faire le choix. Un autre grand、bien. monsieur, même un monstre un sacré de l'électro à la française, ambassadeur de la French Touch un petit peu partout dans le monde, c'est monsieur Laurent Garnier.、Mmh. Ah, tu peux, il e s chaud ce morceau. o、mmh. u À La dernière goutte. Voilà, monsieur Laurent Garnier dans la Belle Rock. Je crois qu'elle a besoin d'une douche froide. Je crois qu'elle a bouche,、euh, ah. besoin、ouais, d'une douche froide. Le <rire> morceau qu'on vient de s'écouter, donc signé Laurent Garnier, ça s'appelle Pay TV. Je crois qu'en écoutant les petits gémissements de la dame derrière, ça doit être un, un petit hommage aux, aux chaînes qu'il faut payer,、quoi. tu sais, quand tu vas dans les hôtels.、Ah, je sais pas, moi je fais pas ça, moi. Tu sais pas, d'accord. Ok, non, mais bon, je sais qu'il y a quelques ça, auditeurs, ça va leur parler, d'accord <rire> <ça va. rire> T'es sage, ouais, d'accord. Complètement. Bon, très bien. On vous passera un remix d'un groupe qui s'appelle Minitel Rose, t i e n s un petit peu plus tard, pour rester dans le, dans le sujet comme ça. Ah, génial.、Euh, en tout cas, Laurent Garnier, donc, actualité très chargée, hein, doublement chargée, même, puisqu'on e vous l'a dit, apparition en tête d'affiche aux nuits sonores, donc ce mercredi au marché Gare. Mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse surtout、euh, en ce moment, c'est la sortie de son、mmh. nouvel album. Ouais. Un album qui s'appelle Tales of Kleptomaniaque. Tu sais ce que c'est? C'est ça, k l e p t o m a n i a q u e ou pas? Ouais, c'est quelqu'un qui, qui doit récupérer tout ce qui passe devant les jeux, non? D'accord, je, je ne sais pas, c'est、ouais, pour ça que je te demande.、Ouais, c'est quelqu'un qui vole.、Euh Tout. Bon, d'accord.、Euh, cinquième album, on, on fera des recherches, hein, Sarah, d'accord <rire> Je crois、euh, que c'est cinqui... ça. D'accord, je, je fais des recherches juste après que je balance le prochain、ah、morceau. Oui,、euh, cinquième album donc pour Laurent Garnier, un album que certains ont déjà qualifié de jazz pour le troisième millénaire. En tout cas, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès au niveau de la,、oh, la prod. Avec toujours cette petite tâche,、mmh, cette petite、mmh. patte garnie r un petit、Quand、peu comme、même. ça.、Hein. Euh, donc, au programme sur cet album de la techno, hein, bien sûr, c'est Laurent Garnier.、Euh, aussi, grosse influence jazz, du hip-hop, drum and bass et même un morceau un petit peu plus world pour finir en beauté. Ce、Garnier、nouvel effort、quoi. de Laurent Garnier, voilà, exactement.、Euh, pour tous les fans de Garnier, à noter qu'il est en couverture d'un magazine qui s'appelle Tsugi avec、euh, en bonus un CD mixé hein, par Garnier lui-même, avec un mix qui justement illustre,、euh, prend des morceaux qui l'ont apparemment influencé pour la réalisation. De Ce nouvel album. Voilà, l'album sort demain chez Pia, s il s'appelle Tales of a Kleptomaniac. J'en ai eu un autre.、Oh, T'en vois un autre Ouais. Allez, e n v o un autre. Eh b i e tiens, on va passer le, le 8 justement pour faire、ah, voir que cet album est vraiment varié. Et tu sais que Garnier est papa d'un garçon qui doit avoir à peu près 4 ans. Et c'est、mmh, un petit、mmh. peu de l'esclavage parce que même le petit garçon maintenant participe aux albums de Garnier. La prof, tout de suite en musique,、ah, ça s'appelle、ouais. Bourg Pif. Eh papa, c'est l'heure de Bon Pif avant Bath Time. À dire, ça pète d e Délus. On reste du côté justement des Nuits Sonores. Ça, c'est l'autre événement, l'avenue du Californien Dédélus. Ça sera donc ce samedi 23 mai. Ça va se passer au Musée des Beaux-Arts dans le cadre des, du festival Les Nuits Sonores. Une performance qui va se, se dérouler dans le cadre du programme Images Sonores. Voilà Images. un complément visuel et théorique du festival. Donc,、euh, au programme, vous retrouverez une performance graphique d'un collectif de Berlin qui s'appelle Hort. Vous retrouverez aussi des conférences ainsi qu'un parcours sonore. C'est une sorte de déambulation dans le musée, en fait, sonorisée par、euh, des artistes lyonnais. Et ça se conclura donc avec、euh, l'intervention en live, s'il vous plaît, de Dédélus, d a d e l u s qu'on vient d'écouter à l'instant. Ça sera donc dans l'amphithéâtre du musée des Beaux-Arts. Ça sera à 18h30. Ça, c'est ce samedi. C'est pas tout. C'est pas tout pour les nuits sonores. C'est tout.、Ouais, ouais, ouais. C'est énorme hein, cette、ah, année. C est, c est franchement,、euh, je crois que je vais déménager à l é o n pour le faire. Tu la vas、semaine. déménager la semaine prochaine. Ouais. Ouais, Toi, ouais. Nous parler du jeudi, je vais vous parler d u jeudi, jeudi le 21 mai,、euh, parce que pour, franchement,、euh, pour moi ça me touche beaucoup. Parce que on a invité Londres à Lyon, ouais, c'est carte blanche donnée à、carte、la ville de blanche, Londres, c'est carte、hein. blanche. Et、euh, en plus, il va voir c h、euh, a r l e s Peterson, je l'ai dit à l'anglaise, Gilles Peterson,、ouais. hein, le français, all night long en plus, all、hein. night long, enfin plus all day long, hein, puisque c'est en、oh, journée en fait. Si tu veux, mais bon, comme ça, <rire> on est moins fatigué. Mais c h、euh, a r l e s Peterson, tu connais qui c'est, ouais, bien sûr, et non. Ah、oui, c'est un des plus gros DJs de BBC One,、ouais. Radio One.、Ouais. Et un petit peu partout dans le monde. Quelqu'un qui peu, nous、ouais. fait découvrir、euh, du RB, de la world music, du hip-hop et beaucoup, beaucoup, beaucoup de jazz.、Voilà. Euh, en... Ça se passe où, Sarah C'est à la piscine de r h n n e et c'est entre 15h30 et 22h30. Il n'est pas tout seul.、Hein. Il y a Phil Asha, Ashley b i d d l e et l l e e s aussi The BPM. a v e c l u i ça, c'est le jeudi 21 mai. Tu confirmes Oui, jeudi 21 mai de 15h30 À 22h30 à la piscine du Rhône. Encore、voilà. www.nuit-sonore tout au pluriel.com. Et puis, bah, tiens, on reste du côté de, de la piscine du Rhône, mais ce coup-ci, on va revenir deux jours plus tard. Ça sera le samedi 23 mai, avec、euh, encore une fois hein, la carte blanche à Londres qui continue. <rire> Les Londoniens de Mikachu en live. Et ce qui nous intéresse, nous surtout, c'est、mmh. un groupe du label non, DC Recordings qui s'appelle Padid Cell non, qui sera en live à partir de 18h30. Et Padid Cell, c'est tout de suite. Dans la belle robe, ça tombe bien, non? Ça tombe super bien. Celle du label DC Recordings, donc aux nuits sonores, ça sera ce samedi 23 mai à partir de 18h30 à la piscine du Rhône. Et puis juste après Padit Cell, autre artiste qui va jouer Donc le samedi 23 mai, ça sera du côté du marché Gare et il faudra y aller encore une fois. C'est Dan Le Sac, et on aime bien Dan, Dan Le Sac Dan dans La Belle Rock.、Sac. Oui, oui, oui, surtout ce morceau qui nous a fait bien danser l'année prochaine l'année Euh dernière. Pardon. Thou <rires> honneur « Just, a festival. just well, a festival. Not quite. <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes. Encore une fois, trop d'artistes et trop de choses qui vont se dérouler pendant ce festival pour faire une liste complète dans cette émission. Le mieux, encore une fois, c'est d'aller directement sur le site officiel www.nui au pluriel celui du milieu. Sonore, donc avec un S, s'il vous plaît, à la fin.com. Voilà, les nuits sonores, ça sera donc à partir de ce mercredi 20. Il y a d'autres événements aussi hein, qui vont se dérouler,、oh oui. euh, oh、notamment、oui. le week-end prochain. De très bonnes choses du côté de la région r o u n n a i s e On y revient dans quelques instants avec、mmh. notamment le premier. Festival Rockabilly, ça sera le samedi 23, on y revient dans quelques instants. Et puis évidemment, le traditionnel Kiffez du bruit, ça sera du côté de Changi. En attendant, on va rester hein, dans l'actu musicale de la semaine. On reste bah, tiens, dans l'électro-rock、ah, oui. avec les Français de Cap Bambino. Nouveau single qui sort demain qui s'appelle Dead Lasers. Et décidément, le duo Bordelais, toujours aussi footrack, Sarah. Eh oui, hein, ça gueule.、Hein. Ouais, ça gueule. Donc, on aime n les guédilles, tu s a qui aime bien les filles qui gueulent. Voilà, exactement. Voilà. Euh, nouvel album, il faudra patienter puisqu'il ne va pas sortir avant la semaine prochaine. Ça sera le 25 mai.、Euh, sachez que si demain vous achetez le nouveau single donc, de Cap Bambino qui s'appelle Dead l a s e r si vous l'achetez en CD, vous aurez droit évidemment au titre en version originale, mais aussi un remix signé par les Birdie Nam Nam.、Euh, un autre remix signé par l'allemand Patrick Catani. Et enfin, un dernier remix signé par le producteur du moment, celui qui monte, qui s'appelle Maton. King, King, King, King, b u n n y s dad, Lizards, King, King, King, k i n g b s p u n y s Punny's, u n y s p u n n s p s p u n s p s p u n s p s o u n n y s p u n n y i p n n y i n n y s p u n s Punny's, p u n n y And when she looked my way, my heart started to hurt. Her name is p h Sensei. This is spotting my clock. She's in a punk rock band right now. They rock the block. She started coming our way. My hands began to sweat. She stopped and pointed and said, And this is what she said. She said, Tell me what you want and I can get it for you. Yeah, I can get it for you. Yeah, I can get it with a smooth m o v e s t e l l me what you want and I can get it for you. No fool, when we hang out, I wear a cardigan, cause she's so cool. She looks t r a i g h t o u t p a i y t o u so a s what you got? Cause I know what I want, and I want the lot. I want jelly beans and candy bars. I want monster beats and those electric guitars. I want a little bitty pony, I can comb my one and only just l e t me. Put some sugar all up on this microphone and slap me. Tell me what you want, and I can get it for you. Yeah, I can. for、you. Yeah, o u y I can get up with my smooth move s Cause I could sense an escalation. Got the chocolate out my pocket to defuse the situation. Paiso de Noir said, So what's that shit you're doing? I said, This shit is French. I rock Valrona. h What's it to you? She took a bite and said, This shit is rad. I said, Yeah, about as rad as Michael Jackson s b a c k I thought I played it real cool. And she was looking so fine. She said, They call me Patience. That don't mean I got the time, sucker.、Better、I don't know i you want it. I can get it for you. And、this is what she said. Le rappeur australien pour son premier album solo dans l a b e l rock. Il s'appelle Quan, un album sorti sur un label australien aussi qui s'appelle Valve Records. L'album s'appelle Quan the Amateur, un album enregistré à Sydney, Hong Kong et à Londres. Et on aime、ouais. bien ce mélange、ah, bien, ouais. explosif de RB, un petit peu de. De plein de choses hein, sur cet album. Franchement, c'est、euh, terrible. C'est sorti、euh, l'année dernière. Ça a mis un petit peu de temps avant d'arriver en, en Europe. Et franchement, vous ne regrettez pas si vous êtes dans la musique un petit peu explosive qui mélange un petit peu tous les genres, notamment le, le hip-hop. Et、eh、b e n Quan, c'est un album hautement recommandé.、Euh, Sarah, on a parlé de ce nouvel album hein, de, de Laurent Garnier、euh, il、oui. n'y a pas si longtemps que ça. Kleptomaniaque, tu as fait quelques recherches. Qu'est-ce que ça veut dire là C'est exactement comme je t'avais dit. C'est quelqu'un qui ne peut pas résister de prendre des choses. Donc, c'est des petits trucs et ça vient, si tu veux l'hypnomologie du mot, ah,、oh, s'il te plaît, k、ah, ouais. <rire> bah, klepto, bah, ça vient du grec, le kleptine, et puis ça veut dire to steal, voler, d'accord, voler donc, mais c'est des petits trucs quoi, c'est pour exemple, t'as quelqu'un qui arrive dans ton bureau et pique tout tes trombones, d'accord, c'est donc une, une, une condition médicale hein, quand même au départ, bah, bah ils commencent à, oui, dans les années 60, ils ont dit que oui, c'est un désordre mental, d'accord,、euh, c'est des mecs qui, qui fauchent、euh, pas forcément des choses avec de De, de la valeur, non, mais juste. Ah e l l e valeur, C'est le fait de, de, de mettre dans sa poche un petit peu ceci. o u il passe devant, il prend. et、eh、bien Merci Sarah pour、euh, cet éclairage. Ça, c'est en cours de la journée. Voilà, exactement.、Mm -hmm. Tales of <rire> hein, c l e p t o m a n i a q c'est l'album de Laurent Garnier. On vous le dit,、euh, disponible à partir de demain chez p i a s e On vous a parlé donc du premier festival Rockabilly organisé par le Sgt. e r e n Peppers、euh, Custom Club.、Hein. Ça、oui. va donc se dérouler ce samedi 23 mai du côté de la salle Fontalon avec un, deux, trois, quatre groupes. La tête d'affiche, ce sont des Anglais qui s'appellent Crazy Cavan and the Rhythm. Rockers,、euh, trois autres groupes aussi, Sarah, avec des noms bien, bien、oh, jetés aussi. Bah oui, on a Victor h u g a n e y que je connais pas. Moi non plus. Hot Chickens. Ouais. Wop, wop, wop, wop. On les a vus, hein, on les a vus avec.、Euh, c'est vrai,、ouais, ouais. c'est vrai,、ouais. à Vougie, ouais. Ouais, exactement.、Euh, voilà. Et、euh, Little Lou and the Rayman. Voilà, donc l'entrée est à partir de 19h, entrée au tarif de 15 euros. Réservation sur www.sergeantpapers.com. E2PERS.fr, où vous pouvez directement aller à la salle Fontalon qui se trouve donc rue des Vernes à Rouen. Voilà, premier、euh, festival Rockabilly sur、mm -hmm. Rouen organisé par le Sgt. e r e n Papers Custom Club, sonorisé、oh. par notre bon ami Cédric. Il、ah. devrait y avoir du très bon son、oh, et、oui. du son Roots Rockabilly.、Euh, Crazy Cavan, on devait avoir un petit extrait à vous diffuser. Malheureusement, bah, ils o n t pas été assez rapides, hein, les Anglais.、Euh, mm -hmm. Je sais pas où est le CD, en tout cas,、euh, pas de son. Donc、euh, bah, voilà, le mieux c'est Allez Directement sur place, on vous le rappelle donc ce samedi 23 à partir de 19h. On va marquer une petite page de pub, bougez pas, on revient dans 3 minutes.、Okay. La Belle Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h, deux heures de son, pas comme les autres. La Belle Rock de retour donc sur le 894. Vous l'avez peut-être écouté pendant l'écran publicitaire. Il ne faut pas oublier évidemment le festival q u i f a i t du Bruit qui va se dérouler pour la 8e édition. Ça sera sur deux jours,、hein. comme d'habitude, ce vendredi 22 et ce samedi 23 mai. Ça va se passer du côté de la salle des fêtes de Changi. Début des soirées à partir de 20h30. Prix à fournir 6 euros seulement par soirée. Il faut aller y faire un petit tour. Ça commence donc vendredi 22 avec de la musique folk irlandaise avec une première. Partie r r e e m i è p concert suivi e d'un bal folk avec des danses traditionnelles. Les organisateurs du festival qui fait du bruit qui vont accueillir un groupe qui s'appelle Travelling Bag. Et puis ça continue évidemment le samedi 23, toujours du côté de la salle des fêtes de Changi, avec un groupe français de chansons qui s'appelle Le Chemin des Chèvres. Trois adorables chanteurs, hein, donc qui ont des références scéniques assez intéressantes, puisqu'ils ont fait la première partie de, de Cali à Sémaphore, première partie d'Anis à la Corée. Opérative de mai. Ils ont été aussi élus lauréats du festival Sémaphore en chanson 2007. Premier prix du tremplin musique de RU. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'était en 2009.、Euh, enfin bref, prix coup de cœur m u s i c a u musique ado 2006. 9 victoires de la musique, 14 César, 2 Oscars. Je crois qu'ils rigolent là par、Ouh. contre.、Euh, en tout <rire> cas, donc ça va commencer avec le chemin des chèvres. Après, on enchaînera avec un groupe qui vient d'Auvergne, qui s'est constitué en 2005, qui fait du reggae, qui s'appelle Guarana. Et pour terminer, En beauté, ce festival qui fait du bruit, on aura un groupe qui s'appelle Inti Kazan. Voilà. Quoi à faire Ouais, tirant son nom du dieu solaire Inca et vouant tel le peuple Inca un culte au soleil, les six compères d'Inti nous apportent avec ce premier album donc, qui s'appelle Kazan une chaleur musicale intense et prenante à travers une méditation dansante de la vie. Voilà.、Euh, tout ça pour vous dire que ça sera du ska, un rock. Hein, donc je pense que ça va bouger du côté de la salle des fêtes de c h a n g i Le festival qui fait du bruit. Voilà. Qui c'est qui dit ça Il n'y a pas de chose s à Rouen. Bah, Franchement. Il faut,、euh, faut qu'on se clone encore. Voilà. Rockabilly donc samedi à la salle Fontalon avec le Sgt. Pepper's Custom Club ou alors du Folk le vendredi a changé. Et pourquoi pas bah, faire aussi le samedi un reggae et s k a r o c k、mm -hmm. ça, ça le fait plutôt bien. Voilà.、Oh, s u p e r e Retour à la pop indé qu'on aime tant dans Label l e Rock avec un nouvel album des Anglais The Broken Family Band. L'album s'appelle Please and Thank You. i l v i e n t de sortir sur un label qu'on aime bien aussi hein, qui s'appelle Cooking Vinyl. 7ème、euh, album, c'est ça, ça hein, tu confies 7ème album, oui, oui. et i l v i e n t de Cambridge. Et à notre、ah. avis, c'est leur meilleur effort, tout simplement. I got lost on my way to the show. When I found you, you didn't want to No. You wanted to be lying on your back, thinking about your future or your past. Rock chaque dimanche de 18h à 20h, Deux h e e u r s de son, pas comme, pas les, comme autres, les autres. La、pas. preuve, et puis on vous fait voyager aussi hein, dans cette émission.、Ah bah, le, euh. Les Aussies, ils font fort ce soir.、Ah, C'est vrai, hein, les、ouais. Australiens à l'honneur ce soir, avec、euh, même si le, le nom du groupe n'a rien à voir avec l'Australie, puisque ça s'appelle iHeart Hiroshima.、Euh, C'est un groupe qu'on aime bien. On a reçu un package, hein, comme on dit, de, de l'Australie il n'y a pas si longtemps que ça. Le、Merci. groupe iHeart Hiroshima, ouais, thank you. match、euh, Qui assure donc toutes les premières parties du groupe The Rakes en Europe、euh, ce mois-ci? C'est un groupe australien qui vient de Brisbane ouais, qui a sorti、euh, ce merveilleux premier album、euh, qui s'appelle Tough Tiff. Alors, c'est sorti en 2007, hein, toujours、mm. chez Valve Records.、Euh, ça a mis deux ans en gros hein, pour arriver en France, mais en tout cas, nous on l'a et on le garde. C'est bien,、ah、oui, c'est bien.、Euh, Bonne pop rock indé, très frais. On pense souvent à moi, je disais du cure hein, pour la voix un petit peu,、mm. euh, guitare un petit peu fucked up, un petit peu Comme ça, la Sonic y o u t h e t puis le côté pop un petit peu pour The Pixies. Bref, encore une fois, <rire> bonnes influences et bon résultat. La preuve, oui.、Euh, ton coup de cœur, Sarah, c œ u r Sarah, c'est français cette semaine, c'est français. Oui, j'ai décidé, mais bon, c'est français qui chante en anglais quand même. Ah, ça va, bah, ah, là,、ouais. bah, non, on n'a groupe... rien. Hein, la preuve, on va en passer des français. Tout à oui, oui, bah, c'est un groupe qui s'appelle Success, et、euh, bon, c'est sur le label Borderly l Platinum. On a passé pas mal de trucs.、Ouais. Euh, c'est Maxi en fait qu'ils ont sorti, et puis、oh, Success. Bon, qui sait, c'est quatre musiciens qui mélangent le rock électro. Ah oui, ça c'est toujours、euh, eh oui. explosif.、Ah, euh, une vraie décharge électrique, je suis、oui. en train de l i r e sur le CD. Il、euh, y a combien C'est un 4 titres. 4 titres et 2、euh, titres originaux et 2 remixes. Donc les remixes sont faits par m i n i t a l Rose et The Shoes. Eh bien écoute, nous on s'écoute une version originale.、Oui. La face B du single, ça s'appelle Hard, Hard to, to, come to Come Back. Le groupe s'appelle Success et on vous le disait donc, c'est français, c'est du côté de Bordeaux et c'est sur un label qui s'appelle le Platinum. Hard to come back. Success. Hard to come back sur le label Bordelais Platinum. Merci Sarah pour ce coup de cœur, j'adore. Ils savent compter, hein Ah, ils savent compter, ouais, c'est. Jusqu'à 7. Ouais, moi j'ai fait, j'adore. Ouais, ouais, j a i m bien. C'est bien. Et les remix se sentent sympas aussi Ouais, bien sûr! Ouais. Ça,、ah. ça ajoute autre chose. Bon, en tout cas, c'est disponible hein, sur le label Platinum, on vous lisait. Le, le groupe, retenez bien ce nom, à mon avis, il risque de cartonner en 2009. Il s'appelle Success. On reste du côté de la musique française.、Mm -hmm. On part de Bordeaux et on va du côté de Grenoble. Grenoble! Avec quatre Lascar qui se font appeler les Firecrackers. Ils seront en concert ce vendredi 22 mai au Rat Pack à Clermont-Ferrand. Live, les quatre grenoblois de Firecrackers sur le label à dimanche. Yann au chant et à la guitare, José au chant et à la basse, Tony à l'autre guitare, décidément ils aiment la guitare, Ils aiment la guitare, bah ça sent. Ah ouais, carrément, o、ouais. Et d e n y à la batterie, un groupe qui s'est formé en 2004.、Hein. Il y a un nouvel album qui s'appelle Firecrackers et franchement ça sonne comme du bon vieux rock'n'roll. Ouais. Grosse influence hein, sur cet album-là. Je, je crois, ouais, ouais,、oui, je crois. Bah, je c r o i qu'en un temps. Qu'est-ce qu que t'as repéré, quoi, toi Bah, en PVD. Pour moi, vraiment, c r e d e n c e Clearwater Revival. Ouais, d'accord, ok. Moi,、euh... je dis、euh, Hendrix sur certains morceaux. Ouais. Ou sinon, la Vex m u n f u l Ah oui, aussi, oui.、Hein? Que des bons souvenirs, tout ça. Ah, tu vois. En tout cas, Firecrackers, si vous aimez le, le Mais son de ces...、si、ça. Ouais, on n'est pas si vieux que ça. Oui, on n'est pas si vieux que <rire> ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Attends, o u je marche、oh, sur ma barbe, là, pardon.、Euh, non, non. Donc, ils seront en concert, les Grenoblois de Firecrackers, ce vendredi 22 mai au Rat Pack à Clermont-Ferrand. Toujours du côté du Rat Pack à Clermont-Ferrand, trois jours plus tôt, le 19 mai. Attends. On、Mardi. va retrouver、euh, un autre、euh, groupe français qui s'appelle Holden. Ils viennent de sortir、euh, un album hein, qui s'appelle Fantomatisme.、Euh, ils sont cinq. Ils sont signés sur le label qui nous a proposé、euh, Sébastien Schuller, Dominique Sonic, Autour de Lucis, Porto Cantes, Kid Loco.、Euh, bref, du lourd. Ça s'appelle Village Vert. Ça, c'est le nom du label. Le、mm -hmm. groupe s'appelle Holden. L'album, donc, Fantomatisme. Et eux aussi, en concert à Clermont. Décidément, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses cette semaine. C'est incroyable.、Ouais, c'est énorme. C'est l'été. Qui revient, c'est comme、bah、ça. o、oui, u、euh, Holden, tout de suite, donc, et le 19 mai à Clermont-Ferrand au Rat Pack. Les cinq musiciens de Holden qui seront donc au r a t Pack le 19 mai, au... bah oui, le 19 mai, à Clermont-Ferrand pour un mélange de chansons populaires d'avant-garde et d'étrangeté. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Bell Rock toujours bien branché sur la scène hexagonale avec、euh, un français qui s'appelle、euh, qui se fait appeler plutôt General Electric. s L'album est sorti au mois de mars dernier. Un deuxième album, Good City for Dreamers. Et、euh, à l'époque, on l'aimait bien et on l'aime toujours autant toujours, cet album.、Euh, deuxième album d'Electro Soul, mais il y a aussi un petit peu de, de pop, il y a de la funk, il y a des ambiances assez cinématiques, il y a même du garage rock. Bref,、mm -hmm. un deuxième album difficilement classable hein, pour ce français qui est exilé à San Francisco. Francisco, on vous rappelle General Electric, ça c'est le nom du,、euh, de l'artiste.、Oui. Et Good City for Dreamers, ça c'est le nom de l'album qui est sorti depuis le mois de mars, je vous le disais, chez d i s c o g r a p h Sarah, autre、oui. découverte, on laisse un petit peu la scène française de, de côté. On y reviendra à la fin de l'émission.、Oui. Et on part, surprise, surprise, surprise, du côté、euh, de Londres Londres.、Encore. Oui.、Oh. <rire> oui,、ouais, j'ai découvert un, un petit groupe qui, qui vient de sortir le tout premier single. Oui. Euh, qui s'appelle Magic and Fur. Magie et le poil. Ouais, d'accord. C'est、ouais. ça. Ouais, avec un titre qui s'appelle Christine. Donc, en、euh, fait, ça sort demain. Donc,、euh, vous avez le temps pour aller le chercher. C'est chez、euh, Too Pure t c'est deux titres. Et、euh, c'est Too Pure. Bon, tu connais ce label, bien、euh, sûr. Bien, sûr, ouais, ouais, bien, bien sûr, sûr, énorme. Parce que c'est un label qui a un découvert, pour, entre autres, PJ Harvey, Stereolab, Mers on Mars. Donc, euh, franchement, euh, trop cool. Donc,、euh, voilà, ils ont trouvé ça. Mais bon, il faut dépêcher hein, parce qu'il sort le, le single en. En limite, limité. e、ouais. Combien d'éditions 500. Ah ouais, 500, ouais, d'accord. On va pouvoir se, se p fider un petit ouais. peu, o、ouais. u、euh, Mais bon, elles sont toutes numérotées et en vinyle. Ah ouais, à l'ancienne,、cool. Bon, bah,、ouais. ça, c'est la magie des, des singles de chez Too Pure. C'est vrai qu'il、ouais. y en a très peu, mais en général, c'est du bon son en plus.、Euh, Magic and on Fur.、Ah、bah, on l'envoie h ben,、ouais. on l'envoie, u a i s Et ça s'appelle, tu me disais Christine. Eh ben, c'est parti dans la Belle Rock. Magic and Fur. So Nouveau côtoie l'ancien. En général, ça se passe dans la Belle Rock. La preuve, Magic and Fur, tout premier single intitulé Christine. Et puis à l'instant, un classique de 1988 enregistré pour une Pillsession,、ah, le groupe le anglais The House of Love. Voilà, Christine aussi, groupe britannique formé à la fin des années 80, début des années 90. Qui s'est malheureusement séparé en 9 9 3 avant de se reformer、euh, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2005.、Voilà. House of Love, un classique avec un son de guitare carillonnant comme ça. Les deux premiers albums sont tout simplement énormes. D'ailleurs, vous pourrez retrouver l'intégralité des, des sessions hein, enregistrées pour le, le DJ John Peel, les Peel Sessions, sur un CD qui est sorti en 2000, il me semble, hein, qui s'appelle The John Peel Sessions, les deux premières années hein, du, du groupe 1988-89. Voilà. Donc, je crois qu'on va faire un petit coucou à toutes les c h r i s t i n e qui nous écoutent. Voilà, exactement. Bah, voilà, voilà c'était pour, pour vous, vous les c h l i s t i n e s Sarah, tu sais que la nouvelle、oui. star qui passe en ce moment. Ah Oui,、euh, je le suis、hein. tout le temps. Il、euh, y a deux ans, elle a vu l'éclosion d'un sacré personnage qui s'appelle Julien Doré. Voilà, qui vient dans la région bientôt, je crois, oui, non Oui, qui sera du côté du festival. Tu veux parler de ça, d'accord、euh, Comme tu veux. Voilà, d'accord. <rire> effectivement, on peut le caser là.、Euh, 18e <rire> festival Paroles et musique à Saint-Étienne. Étienne, Ça va se passer du 27 au 31 mai.、Euh, tous les styles, le, la particularité de ce festival, c'est que ce ne sont que des artistes francophones. Voilà,、euh, une cinquantaine d'artistes. On avait vu dans ce cadre l'année dernière Alain Bachoung, évidemment. Et donc, cette année, il y aura effectivement Julien Doré. Il y aura aussi Slimmy qui cartonne en ce moment.、Euh, trio, Oxmo, Puccino, Alistair, s e r a l à Hugh Coltman, Ben Abar et encore plein, plein, plein d'artistes francophones comme ça. C'est donc à s a i n t é t i e n n e festival p a r o l e t t Musique du 27 au 31 mai. Toutes les infos sur Parole et Musique, encore une fois au pluriel.net. Et sachez, puisqu'on vous aime bien sur cette antenne, que la semaine prochaine, c'est donc à partir de demain, dans les émissions locales entre 13h et 17h, on vous fera gagner des places pour aller applaudir Trio. Du côté du Zénith de Saint-Etienne, ça va être le jeudi 28 mai. Voilà. Dans le cadre du 18e festival Parole et Musique, des places à gagner sur cette antenne à partir de demain pour aller applaudir Trio. Donc, alors, dis-moi pourquoi. Tu commençais à parler de Julien voilà, Doré. Voilà, Julien Doré, donc il nous a présenté、euh, un petit personnage à lui qu'il aime bien, cette fameuse petite guitare hawaïenne qu'on appelle le ukulele.、Ouais. Et b e n sache que du côté du Mississippi, il y a un autre artiste aussi、euh, qui est en pleine éclosion aux États-Unis en ce moment.、Mm -hmm. euh, il s'appelle d a n t May et lui il s'appelle Is Magnificent Ukulele. Voilà.、Uh -huh. euh, il y a un nouveau single qui va sortir pour cet artiste américain, donc du Mississippi, découvert quand même par、euh, le groupe américain Animal Collective qui l'a carrément signé sur、euh, leur label qui. Il s'appelle Po Tracks. Et voilà, c'est bien, c'est frais, vous allez voir.、Euh, le nouveau single qui s'appelle You Can't Force a Dance Party. un album qui est disponible qui s'appelle Sarah, c'est un grand titre, c'est pour toi. Ouais, je vais respirer. Vas-y.、Uh, je vais recommencer. C'est pas grave, rewind.、Ouais. The good feeling good of Dent music なにわ男子 t おかげで良いおかげで、あなたのおかげで良いおかげで。 No, it isn't always quite so boring in this town I've played all my favorite records But nobody's getting down Cause you can't force a dance party up Can't force a dance party up Can't force a dance party up For you I'll try From Brooklyn, Sally came to see me. I'll throw you a party, I gave my guarantee. But m i c h a e l s got too drunk, he's watching YouTube videos. And I'll be in the corner reading p o e t r y and prose, cause you can't force it. You got along with the mentally ill. You got along with the terminally thrilled. You got along with the erratic fanatics of amateur dramatics. There used to be a time when you'd think twice before y o u panics and profound. This is now your e o n l y g o n d a found you're not a f r a i d t o sale was built on your little brain, so hit em hard, hit em low, hit em somewhere down below. Hit em in the face, it's easy not to get the message, so hit em hard. Gotta hit it hard, and low. You gotta hit it hard, and low. You gotta hit it hard, and h a low. You gotta hit it hard, and low. Délire ukulele、ah, de、oui. Dent May and his magnificent ukulele. You can't force a dance party. Nouveau single, donc、euh, voilà. L'album s'appelle the,、uh, the Good Feeling Music. Décidément, je l a fait. Oui, vas-y, s'il te plaît. Ouais, the Good ouais, fatigue, Feeling、euh... Music of Dent May and his magnificent ukulele. Très bien. Premier album disponible. Et puis à l'instant, un album qui va sortir demain, signé par The Penny Black Remedy. J'adore ce son.、Oh, superbe.、Euh, Hit Hard Aim Low. Tout premier album en plus. Un No one's fault but your own. C'était pas un titre de Beck, ça, il me semble. Si, si. Nobody's fault. Nobody's fault.、Euh, en、but、tout cas, ça sort donc demain、yeah. sur un label anglais qui s'appelle Sandinistas. Mélange de ska, de country, de blues, de reggae, de punk. Premier album de ce groupe, donc de Penny Black Remedy. Un groupe qui a quand même remporté l'an dernier le prix Gibson du、mm. meilleur groupe alternatif indépendant britannique.、Pas、ça a plutôt pas mal, oui. Pas mal.、Euh, au niveau du CV, c'est bien. Ouais, mais、euh... ils ont choisi de le. l'ont Enregistré dans un endroit pas très très connu pour la musique, quand même.、Euh, oui, il s l o n t enregistré à Zagreb, effectivement, en Croatie, tout simplement parce que le, le compositeur principal est、euh, yougoslave.、Hein. Et moins cher. Voilà, moins cher, en plus C'est、ouais. moins cher, moins cher. <rire>、euh, pas cher. t b e n tiens, en parlant de, de, de pas cher, c'est fini, fini. 54,、oh、5, il reste 5 minutes, juste le temps、voilà. de se caler un dernier morceau. Oui, je crois qu'on va faire ça même, Bon,、hein. et b e n on va terminer avec un petit peu de, de, de, de musique française. Tiens, on a bien aimé cet album le mois dernier, Gaspard La Nuit.、Euh, Souvenez-vous, l'album s'appelle Comme un. Chien, c'est un français donc Gaspar d Lanui. t C'est disponible chez Anticraft sur le label qui s'appelle 3h moins le quart. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine évidemment. Bien sûr, sur le 894 de 18h、oui. à 20h. Ça r sera sur le blog.、Oh, je crois que oui, je vois aucune raison pourquoi je vais pas être là. Et ben impeccable, c'est parfait, c'est cool. <rire>、euh, le blog, encore une fois, virginradio1.fr. Vous mettez 3w devant évidemment. Vous allez en haut, vous cliquez sur Label Rock et à partir de ce soir ou même demain matin, vous Vous pourrez réécouter cette émission et vous faire plaisir à aller sur les liens des artistes qu'on a diffusés. À partir de demain, souvenez-vous que bah, le local qui continue à 7h30 avec les infos de Marilyn b e l l e t t e et Marilyn et Manu qui vous feront gagner des places pour aller applaudir. Donc, trio au Zénith de Saint-Etienne, ça sera le jeudi 28 mai et c'est tout au long de cette semaine. Non, Ciao tout le monde Écoutez Il faut, mais tout le monde、il、écoute、faut. le 494. Voilà, bien sûr, tout le monde. On y va Oui, let's Allez, go Gaspard Lanui, ça s'appelle l'auberge. Ciao tout 美女。 J'aime à aller manger, parfois dormir, à l'auberge des voyageurs. Égaré dans la vallée p e r d u au milieu des pins de mélèze et des roches volcaniques. e s sous sous-sol bouillonnant de désirs inassouvis, de laves l o v é e s de sédiments des sentiments, des âmes d é f i n t e s Des voyageurs. Un âne nous accueille, ou devrais-je dire? Ses oreilles suspendues en trophée au-dessus de la porte, et sans dents, sans gueule pour les y accueillir, sans langue pour prévenir les impudents, les imprudents. Je t'y amène pour la première fois, amour, et sur le lit tu trembles, et sur les draps d'albâtre tu t'agrippes, et débats mes poignets qui trépignent. Carmin autour de ton cou, de larmes perlées, ta peau au flou de ses loupes, un sourire d'éternité enflamme ton visage. De lobe à lobe, de rides à rides, un sourire de la couleur de ta robe, aux taches.